La semaine dernière, en présentation d'émission, je vous faisais un canular qui annonçait la fin de l'émission Réanimation. J'avoue que Sinistros et moi avons bien rigolé. Mais ce n'était pas si faux que cela. Effectivement, Réanimation mettra fin à ses activités ce soir à compter de 22 heures. Et ce, définitivement. Pour le mois d'avril 2012. <rire> oui, parce que la semaine prochaine, nous serons le 1er mai. concouru, bande clowns. de clown. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son, et son assistant qui, en plus d'être loin d'avoir l'accréditation de la corporation, s o n m e n t e u r à souhait et vous diront lors d'une prochaine émission qu'ils seront au rendez-vous la semaine prochaine et que dans les faits ne seront pas en studio, mais pourraient bien être tapis dans l'ombre et attendre sournoisement que vous les traitiez de menteurs. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, fear is fucking business. ne cause our pas We are undead, incorporated. c a u s e we fucking said so. Go.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 Pensez-nous voir, on a pour tous les goûts ici dedans. Y a du francophone pis de l'anglophone, mais aussi les meilleurs moments d'assemblage requis, les trouvailles de Justine. h e je te niais, c'est pas, je t'en train de virer fou. Encore plus fou, là. Les palmarès, c'est fou. Un condensé. De la meilleure musique, c'est fou. Ah, vous offrir. Les jeudis, de 14h à 17h. Vendredi, 17h, ou lundi, à 13h.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 アラインのフェーブ、Le redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé.A.C.D.C. à Frank Zappa, en passant par les Beatles, d e p Purple, Led z e p p e i n Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, ed, tous les vendredis de 11h à 17h. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle et dernière édition de réanimation en ce mois d'avril de l'an de Disgrâce 2012, plus précisément le 24. I am Dr. Paint p e n d r a g o n et mon assistant est le nom moins subtil Sinistros. Hey, bonsoir. Comment allez-vous? C'est pas pire, pas pire. Ce qui signifie. Bon, ça vaut pour aucune t a x e à l l e u l e OK, on avait justement un doux pour un pour ça aujourd'hui. Eh oui, c'est ça. À l'achat d'une tape, on recevait deux. À、oui. l'achat de deux, on recevait six. Six, <rire> c'est exponentiel.、Hey, c'est i e l a suite de Fibonacci. Bon, on a une grosse émission encore ce soir. Bien, émission, c'est <rire> pas grosse peut-être. <rire> Extraordinaire. <rire> Chagrin. <rire> oui, tu l'as dit. Tourne la roue. Non, c'est v a i t a i pas le même. C'était pas le même, pas t o ça, c'est ça. i On vient d'entendre, avant la pause publicitaire, ce premier bloc de cette édition de réanimation qui était d é c o n s t i t u é de ceci Testament. À l'instant, elle appelait la pièce Legion of the Dead, qui est tirée du très bon album de g a t r i n g qui est paru en 1999 sur Spitfire. Et qui avait été allé jusqu'à un certain bon nombre d'années, le dernier rat bande de cette formation-là, parce qu'il s'est écoulé, je crois, neuf ans avant que Formation of Damnation sorte. m a l v a n toi-dedans. Ben, le groupe était en déconstitution, j'imagine. En décomposition. Oui, c'est le cas de le dire. Auparavant, nous avions Legend of the Dam et la pièce f i e l the Blade, pièce éponyme du même album qui est paré en 2008 sur Massacre Record, album que je trouve assez moyen finalement. b e n album, c'est dans le fond, c'était le dernier album de Occult. C'est pas bon. Elegy of the Week. c'est encore plus pourri. Ben oui, pourri. Non, non, j'adore ça. C'était complètement malade, ça. Grand-mère est en folie. Havoc et la pièce f i n a l i n t e r v e n t i o n qui e s t t i r é e de l'album Time is Up. Il est paru en 2011 sur Candlelight.、Euh, bon album, bon、ouais. spectacle aussi, dois-je dois le dire. Witchburner et la pièce Satanic Majesty. Ça fait de de penser la... un peu à Gold War, ça. Moi, ça me fait penser à Derek Queen. Ah oui, c'est vrai,、ouais. cette bande-là. Oui, oui.、Ouais, ouais. Non, non, le, le truc de crème glacée. o、oh, u oui, c'est、ouais. ça.、Ouais. C'est un bon band, ça. C'est un bon cornet aussi.、Oui. <rire> tiré de l'album Demons, équipé en 2010 sur Evil Spell. Nous avions Hintomb et la pièce de Fixes In, tiré de Inferno. Un album qui est paré en 2000, en 2000. Peut-être pas. J'ai l'impression des fois que je skippe des mots ou j'en dis trop, je ne sais pas. Je ferais passer ça s u r le dos du web. Oui, c'est ça. <rire> non,、okay. mais c'est ce parce qu'ils te prennent hors contexte pour ça. C'est probablement ça.、Ouais. Merci de ton appui. Donc, Inferno est paru en 2003 sur c o c Records. i l nous avions ouvert avec Suicidal Tendencies et la pièce I Feel Your Pain and I Survive. Série d'albums, très bon album, Join the Army qui est paru en 1987 sur Caroline Records. D'ailleurs, ce qui nous amène à refaire un petit tour des formations qui se succéderont au e v MTL 2012, soit samedi 11 et dimanche 12 août prochain. au Sinistro, ça se si sera aux deux soirs d'ailleurs, tu m'as avoué. Ah, oh, que、oh, okay, oui. Donc,、euh, le samedi 11 août, vous pourrez voir les formations Demons, e x h u m Origin, Rose Funeral, Flesh God Apocalypse, Gold Whore, Job for a Cowboy, Veil of Maya,、euh, Periphery, The Faceless, Cataclysm, Between the Buried and Me, c a n n i b a l Corpse, Kill Switch Engage, Five Finger Death Punch, Deftones et System of a Down. Tant qu'au dimanche 12 août, In Wrestle d a b e r o u n e I s l o n c e I Wrestle d I Wrestle b e r I Wrestle d a b e r o n c e C'est quoi ce bad, là? Boy! Okay. t Agonist, Dance Lorry Dance, Eye on Fire, Cancer Bats, Emure, Overkill, Sword. o、oh, oui, la reformation de Sword made in Québec. b p i n de Québec. Gargira, a Trivium, v o i v o d Societal Tendencies, Deathlock, Lamb of God, Meryl Manson et Slipknot. Et, est-ce qu'on y va? p o u i Non!、Ah. Bon, OK. Un peu plus tard dans l'émission, je vous parlerai de deux films que j'ai vus le week-end dernier. Un excellent et un très moyen. Et le très moyen, c'est décevant qu'il soit très moyen, je dois dire. Bon. Euh, côté musique, on a、euh, Sinistros et moi des choses à vous présenter ce soir.、Euh, entre autres, euh, euh, en ce qui concerne lui, présente des albums qu'il semble avoir fort bien appréciés d'ailleurs parce q、oh oui. u e t u l a s t r è s bien coté. Oh oui, oh oui. Et le premier sera lequel Ça va être formation américaine qui vient de signer.、Euh, formation américaine qui vient de Russie. Qui vient de Russie, oui. <rire> C'est des rustres. <rire>、oh, de gros quel、Russe. jeu de mots、oh. <rire> Formation américaine、euh, qui vient du Rhode Island, qui vient de tout juste de signer pour leur premier album avec Metal Blade Records. Oh, pas Metal Blade! Metal Blade Records.、Oh. Euh, C'est du très bon Doom、euh, Stoner. Agricole.、Euh, agricole et、euh, végétarien. Et ah tu... oui. <rire> ah ça, oui! Ça risque d'être très sain comme musique. Ben, en tout cas, il manque pas de gros. <rire> avec de la fibre. De la fibre! <rire> formation qui s'appelle Pilgrim,、euh, avec un album qui s'appelle Misery Wizard. Eh bien oui, ça parle de s a u c i l l e r i e ça parle d'épée, ça parle de dos. C'est le premier album, je crois. Oui, c'est très pesant, c'est très très bon, avec une espèce de vocale,、euh, typiquement années 70, là, tu s a très,、euh, très clean, avec un peu de reverb dedans et des notes étirées, là, m a i c'est, c'est vraiment bon. On va entendre les deux premières pièces de l'album,、euh, qui s'intitule、euh, Misery Wizard. Alors, on va entendre les pièces Astaroth et Misery Wizard. C'est parti. De plus en plus,、euh, tu m'aurais dit il y a quelques années, tu m'aurais parlé de Do, je t'aurais dit, c'est ça, c'est bien trop lent. C'est <rire> ça, moi j'aime ça quand c'est vite.、T'sais. Mais、euh, de plus en plus,、euh, je prends un malin plaisir à écouter cette、euh, caverneuse lenteur.、Mm -hmm. euh, ouais. Je trouve ça bien cool, puis je m'aperçois que c'est assez difficile à jouer. C'est tellement. Downbeat, qu'il、euh, faut que tu, à quelque part, suives un peu parce que tu peux te détimer、ah, assez f、ouais. a c i l e m e n t Ah, carrément, carrément. C'est sûr que certains c'est un drameur qui n'est pas un métronome en arrière de toi, oublie ça. Je... Ah, tout à fait.、Oublie、Mais le, le Doom、euh, donne un, une ambiance qui est très particulière dans le sens que tu, tu sors carrément de, de ce que le métal, soit le death, soit le trash, le black, le folklorique, n'importe quoi, n'aimait. te donne Comme style, comme atmosphère, c'est vraiment quelque chose d'hyper oppressant. Non,、ah、oui, j'avais déjà、tu、entendu, je me rappelle plus c'était q u e l b a、euh, n n On avait comme décortiqué là, une pièce, puis une très longue pièce, tu sais, 15 minutes, là, mais. T'as un coup de bass drum,、oh oui. tu comptes 12 mesures,、ouais, t'as un、ouais. coup de t i n a r e tu、ouais. comptes 12 mesures, t'as un coup de bass drum.、Ouais. C'est lent, longtemps, ça. là. Oui,、oh, absolument. oui. <rire> tu sais, Quand tu dis que les guitares sonnent toutes en même temps sur le coup de bass drum, puis i laissez tirer ça 12 mesures. C'est tu d i s l e de faire des pièces de 3 minutes dans ce temps-là. On vient d'entendre la formation américaine qui vient du Rhode Island. Plus précisément, c'est Pilgrim avec、euh, l'excellent album Misery Wizard qui est paru、euh, tout récemment sur Metal Blade Records. On a entendu les pièces Misery Wizard et Astaroth. C'est un album à se procurer. Je vous le conseille fortement. D'ailleurs, tu as donné un bon 8.5 sur le s Oui, c'est très, très.、Euh, J'aurais pu mettre 8.7. <rire> oui, t'aurais pu. J'ai retrouvé ça bizarre.、Euh, ce vendredi, le 27 avril, c'est le nouvel album de Sand Vitus qui sera disponible. J'ai donc... bien hâte d'entendre. Moi aussi, j'ai vraiment hâte d'entendre ça.、Euh... Écoute, Sinistros. On peut en parler. J'aimerais beaucoup qu'on parle avant que je passe à ma présentation, moi aussi, de mon premier album de la soirée. Moi, je t'ai vu en f a c e quand t'as fait. Oui, on, ouais, on peut en parler. J'ai p o u r r i J'aimerais que tu me parles un peu de ton appréciation du, de la dernière apparition de Cradle of Filth.、Euh, J'aimerais vraiment que tu Oui. Ça m'a vraiment j c h e t é en bas de ma chaise. Il s e m b l e t i l Tu sais,、euh, c'est sûr et certain que pour plusieurs,、euh, Cradle of Filth, ils font comme un, un genre de prostitution、euh, métallique, un peu、ouais. c é l é b r a n parce qu'ils ont renié leurs origines Black Man et compagnie. Sont devenus un petit peu plus、euh, accessibles. accessibles. Et、euh, c'est sûr que certains mangeaient du beurre d é pinot à une manette, tu viens, tu t'écoeurs e un peu.、Oui. Surtout quand tu n'as rien pour le. Ben, c'est ça. Peut-être mettre une tranche de pain en s a u c e Ça fois, peut aider. Ça peut aider un petit peu.、Euh, depuis Damnation Anodée, d moi, j'ai connu Radio l o v Field avec cet album-là.、Oui. Avec Damnation Anodée? d Oui. OK. Euh, j'ai suivi par après ce q u e c e s t p a s c e s t Nymphitamine et、euh, ta ta ta ta ta et compagnie. Ben, je me rappelle pas de cet album-là. Moi, ta ta ta ta ta Ben, ça, c'est entre deux parce qu'il y en sort tellement que、ah, je suis en a i e dire.、Okay. Euh, d'album à d'album,、euh, Cradle of Field nous ont habitués à, à peu près le même son, la même structure, le même,、euh, le même la même gamique, la même patente.、Euh, c'est correct. Ils font des très bons albums. On s'est aperçu avec、euh, Darkly, Darkly Venus à Versa que ça, ça commence à s'essouffler un petit peu.、Mm -hmm. En 2012, ils ont décidé de changer la recette. Ben, Ils ont fait quoi? Ben, ils ont sorti un double album de leur plus grand succès.、Mm -hmm. Version symphonique. Le gros problème, c'est qu'il n'y a aucun orchestre symphonique là-dessus. C'est un clavier. OK. Deuxième problème, il n'y a aucun membre du groupe là-dessus, à part Danny p h i l qui marmonne trois petites niaiseries、euh, sur les pièces. <rire> Effectivement. Ça ne sonne pas. Non. Le trip orchestre symphonique s'est dépassé. Excusez-moi, ça n'impressionne pas personne aujourd'hui. Surtout quand ce n'est pas vrai. Surtout quand ça sonne casio.、Ouais, ouais, ouais. euh, c'est un album qui. Est... Moi, j'ai donné 2 sur 10 parce que la pochette n'est pas pire.、Là. Mais à part de ça, c'est p o u l r i Oui, c'est vrai u e la pochette est très belle,、oh. par exemple. La pochette est vraiment belle. Mais,、euh, je vous invite à aller lire la chronique de Sinistro sur l'hommeur.com et sur r a n i m a t i o n a d c o m parce que c'est le fun à lire. Moi, je suis pas,、euh, comment je pourrais dire, je suis pas un partisan de la destruction systématique. Faut être objectif, mais je dois avouer que tu l'as été ici parce que j'ai écouté l'album moi aussi. Puis, T'as donné deux, puis il fout pas mal de tournées. Ah oui, regarde, écoute.、Ouais. Si au moins il aurait pris la peine de prendre un orchestre symphonique, OK, c'est correct. Pour donner au moins un aspect pour grandios, un, grandiose. Aussi, gros, pis, p o u s s e s gros, puis le kit. Oui, c'est ça, il est r s Et regarde, écoute b e n Là, là, là c'est un, un petit comique là, qui, à, qui a déjà été c l a v i e r i s t e pour Cradle of f e l d qui s'est dit、oh, on va faire des tournes en symphonie q u pis le kit. Oui. Il a rentré ça dans son Kyo Base,、là. il a fait un paquet de tracks midi,、là. puis g a r d e c'est un VST qui marche, puis let's go. Oui, c'est o r d i n a i g a r d e écoute, pour un démo, ça passe. Oui. Mais rendu là, il n'y a, y a pas grand chose d'artistique dans la v é r i n e On n'apprend absolument rien musicalement、ouais. parlant, c'est d'une inutilité totale. Là, écoute, c est, c est trop, honnêtement, moi je pense que Cradle of Field, c'est un band qui s'est déjà essoufflé. Ben、avec Darty, Darty, Venus, Aversa, oui. Je les, pense les que ce groupe-là aurait intérêt à prendre une bonne pause. S'ils ne prennent pas de pause, au moins ils changent carrément de trip, ils ne g n t de... Ils peuvent pas. Ils sont trop campés dans ça. Effectivement. Je pense qu'ils doivent prendre vraiment une sacrée bonne pause, prendre un recul, qu'ils se mettent à faire autre chose. Moi, je ne sais pas, de la poterie, n'importe quoi,、mm. du, du, du, du petit point. ou,、ouais, euh, de la peinture, n'aimait, et qui se ressource un peu, là. Même le mini-album qu'ils ont, q u i s ont sorti, euh, ouais, fin euh... 2010, c'est même pas bon, c'est inutile. C'était, c'était vraiment pas bon. regarde, c'est quoi,、là? Pourquoi tu ressors des tunes qui sont déjà sorties?、Euh, c'était un remix. Ouais, des fois, un remix, pas, pas tellement bon.、Euh, tu sais, quand il y a des b a n d s comme ça qui vont sortir entre deux p a r u t i o n s majeures, un hippie, C'est correct tant que c'est des pièces originales.、Oh、oui, Quand tu sors un mini album et que tu vas te retaper des reprises, des rééditions, des, des choses comme ça, je me dis, ça annonce que tu n'as peut-être pas grand-chose à a r C'est que je... même les collectionneurs, un moment donné, ils vont se dire qu'il n'y a pas encore. Tu ne peux、là. pas te mettre à collectionner. Tu sais, je veux dire, tu ne peux pas collectionner l'ensemble de l'œuvre d'un artiste XYZ. Si l'ensemble est pas bonne, C'est inutile, ça, là, Juste pour la, voir l'objet, c'est pas toujours évident, C'est ça, ça. Je pense que Cradle of Filth a fait ce qu'il avait à faire jusqu'à présent, qu'il se retire un peu, qu'il a i l f a i t quelque chose,、mm. qu'il, q u a i l e n retraite chez les moines tibétains, s'il le faut. Parce、là. que le Midnight in the Labyrinth, c'est la pire sortie de 2012 actuellement. C'est vraiment une erreur monumentale, la part de Cradle of Filth. Je comprends même pas. À moins qu'il y avait absolument,、euh, Le devoir de sortir un album, parce que le label exigeait de sortir un album, parce que, quand je ne jouais vraiment pas.、Euh, C'est possible. Je comprends possible. pas le principe. Pantoute, pantoute, pantoute, là.、Euh. On va aller en pause pour on revient tout de suite après, parce que j'ai deux, trois petits trucs à vous parler. Effectivement. Jeudi, le 26 avril, au 48-39 du Pavillon de la Santé, aura lieu l'Assemblée générale annuelle du groupe des médias étudiants de l'UQTR. À partir de midi, viens t'impliquer au sein des médias de ton université. Le 26 avril prochain, pour l'Assemblée, j'y serai. Pour la 7ème édition, le Detox Rockfest est fier de vous présenter. Corn! Sublime w i t h Room! No Use for a Name! Bad Religion! As I Lead Dying! Good Riddance! Coldfinger! Face to Face! Dream Theater! The Exploited! The Devil Wears Prada! War! Suicide Silence! Real Big Fish! Protest the Hero, Boy Bud, Vulgar Machin, Monong Serge. Tout ça e t bien plus au Detox Rockfest le 15 et 16 juin prochain du côté de Montébello. Camping disponible et partez assurés le 15 et 16 juin. Ça se passe à Montébello. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire?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 Ça fait que chaque année, j'opte pour la solution rapide et efficace. Je confie mes impôts à HR Block. Ça fait que si vous voulez avoir la paix, faites donc comme moi. Laissez les pros de HR Block s'en occuper. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Ministro, ça a des drôles de voyage astro pendant les pauses publicitaires. Ah, c'est c o l o l de la Fille qui f a i t faire ça. <rire> il peut a un voyage astral chez HR Block pour le faire. <rire>、euh, il est 20h04 et moi aussi, j'ai quelque chose à vous présenter ce soir. Je vais juste faire un petit temps, une petite parenthèse sur、euh, deux films que j'ai vus le week-end dernier, plus précisément dimanche dernier, que、euh, j'avais vraiment hâte de voir. Et je vais commencer avec.、Euh, Le meilleur. Sherlock Holmes Games of Shadows. C'est le 2. Ben, j'ai pas vu le 1. Ah, quel inculte! Eh oui!、Carrément. Que tu l'écoutes. Je, je connais pas ça, oui. Non, non, tu connais pas ça. <coughs> Sherlock Holmes Games of Shadows, c'est le deuxième volet de la... des productions de Guy Ritchie. Guy Ritchie, c'est qui? C'est un excellent cinéaste. C'est l'ancien mari de Moderna. qui n'a Rien à voir avec elle. h e u n e u s e m e n t elles sont plus ensemble, on comprend pourquoi, mais c'est vraiment un très, très bon cinéaste. Tous les films de Guy Ritchie, généralement, sont très bons. Le deuxième approche de Sherlock Holmes met encore en vedette, évidemment, Robert d o w n e y Jr., qui est très, très bon.、Euh, Jude l a w qui est vraiment bon aussi dans le rôle de, du Dr. Watson. Et、euh, n o m i Rapace, qui,、euh, je ne le connaissais pas, mais qui fait une bonne job en tant que. C'est qu une Rapace ou.、Euh, non, il fait partie de. Ah, ok. i est bon. Le premier Sherlock Holmes se voulait un film très,、euh, comment je pourrais dire, très flamboyant, euh, très euh, spectaculaire, et c'était très, très correct comme ça. Celui-là, on revient à l'essence de Sir Arthur Conan Doyle. On revient re vraiment à l'essence du personnage Sherlock Holmes, qui est un investigateur, qui se sert d e multitude de ses Capacité et connaissance pour résoudre des choses. Donc, c'est beaucoup moins flamboyant, mais c'est très Sherlock Holmes. Je ne sais pas si c'était un amateur des. o u i Bon, tu connais le personnage,、oh、tu sais、oui. que c'est quelqu'un qui, relativement quand même, effacé à quelque part, qui patauge dans différents trucs. C'est un chimiste, Sherlock Holmes, c'est un.、Euh, oui, mais j'ai même lu à certaines,、euh, certaines études de Sherlock Holmes que ça sent. Ça s'enlignerait que Sherlock Holmes et Dr. Watson seraient finalement la même seule et unique personne. J'ai déjà lu cette espèce de, de supposition. Ça serait, ça serait plausible aussi. Ça ben, serait, ça serait、euh... plausible, oui, mais ça défait, ça défait un m t Ça défait le mythe, là. Oui, des personnages qui se complètent excessivement、ah. bien, tu sais. Donc,、euh, celui-ci,、euh, nous amène dans une intrigue qui est vraiment très typiquement,、euh, Conan Doyle. Faut aimer le personnage, faut connaître le personnage pour vraiment l'apprécier. Faut avoir lu minimalement quelques romans ou s ê t intéressé à des séries qui sont un peu plus non,、ouais. âgées. Pour vraiment se r e p l a c e r dans le contexte. Il y a beaucoup d'effets spéciaux aussi.、Euh, mais c'est très,、euh, comment je pourrais dire, c'est très, tout est en finesse. Tout est en finesse. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de grands déploiements. Et moi, je le qualifierais supérieur à son prédécesseur.、Okay. Je lui ai donné un 9 sur 10. Et je crois sincèrement que ce film-là va vraiment marquer la carrière de Guy Ritchie. Le deuxième est un film que j'attendais aussi énormément parce que, un peu comme toi, je suis un fan des films de super-héros, de Marvel et compagnie. J'avais hâte de voir Ghost Rider 2. Et j'ai trouvé ça. Plutôt lamentable. Ben, apparemment que le 1 aussi est assez. Non, le 1、vrai. est correct. Le 1 est divertissant. C'est pas le film de super-héros, là, par excellence. C'est loin d'être un Iron Man, d'être un Captain America, un Spider-Man et compagnie. Mais c'est quand même très divertissant. Le 2e est d'une lenteur et d'une. Je dirais. attitude.、Euh, je dirais、mm, d'une、mm. suffisance. OK, en plus. Oui. Donc,、euh, moi, j'ai vraiment pas aimé. Puis, honnêtement, je me suis procuré tous les films. qui ont rapport avec des super-héros. j i n c l u s même les Fantastic Four,、mmh. les deux que j'ai trouvé ordinaires, quelque part, Celui-là, je suis vraiment pas sûr. Je suis vraiment pas sûr que je vais l'acheter vraiment, proprement dit, pour le mettre dans la collection. J'ai trouvé ça assez ennuyant, finalement. Pis, u par moment, j'avais même hâte que le film finisse. Seigneur, ça va pas. Fait. fait que, j'ai pas eu le temps encore de le chroniquer sur le site de réanimation. Je me propose de le faire cette semaine, mais je ne m'attends pas à lui donner beaucoup plus qu'un 5. Donc. Sur 4,、euh, bien sûr. Ben,、ouais. <rire> <rire> non, sur 50. <rire> Côté musique, je vous propose le premier album de ce soir, en ce qui、si、me concerne, une formation、euh, parisienne. Donc, si ma géographie est bonne, c'est de France, n'est-ce pas?、Mm -hmm. Non. C'est peut-être Paris en Ontario aussi, remarque. Ah, peut-être, c'est vrai. Non, avec le drapeau qu'ils o n s j'opterais plus pour la France. Vous、bon, v dites nationaliste pour ça? Ça doit être ça.、Ouais. J'ai reçu un courriel du chanteur Guillaume. Il y a de cela quelques semaines pour me proposer cet album-là. Ah là, je... putain, Dr. Pendragon! Non, mais par courriel, je ne le sais pas, moi,、oh, s'il si、okay. t un accent ou quoi.、Là. Non, on va t s、oui. t e s t i r que oui. Tu t'en imagines, ça. <rire> s <pas> d é c r i v a i n comme toi, et moi, là. Donc,、euh, il proposait d'aller écouter sur leur site、euh, les pièces de leur album,、euh, en fait, qui est le deuxième album, qui porte le titre de Definitely Deaf. Se décrivent comme étant,、euh, je dirais stoner. Ils ont un petit côté qui est un petit peu plus punk par moment.、Euh, moi, je les qualifie vraiment de stoner. D'ailleurs, le, le, le, le, chanteur Guillaume a ouvertement dit qu'une de ses formations préférées est Wolf m o t e r qui adore Cathedral et compagnie. Fait que donc,、euh, je me suis reconnu là-dedans. Deux excellentes pièces que je vous présente, qui sont tirées de l'album Definitely Def, qui est paru en 2011. C'est une autoproduction. J'ai reçu l'album la semaine dernière. Parce que t'as pas nommé le nom du groupe encore. Je vais le dire à、ah. l'instant. Et je crois qu'il n'est qu pas fort possible qu'effectivement quelqu'un en France nous écoute présentement live. Donc, on voudrait saluer les membres de Crossing the Rubicon. Je vous présente à l'instant la première pièce que j'ai retenue, M. Cultra, qui sera suivie de Ayatollah Ayatollah. Formation parisienne Crossing the Rubicon avec les pièces Ayatollah Ayatollah et la pièce Mkultra, tous les deux tirés de du dernier album Definitely Deaf qui est paru en, 2000, en 2011. Autoproduction, comment tu as trouvé ça? Moi, j e t r o u v e ça très bon. Moi, j'aime beaucoup le Stoner, j'aime beaucoup ça, puis je sais pas, il y a comme une espèce d'énergie là-dedans qui me donne q un i me d o n un e bien-être incomparable. Un bien-être、ouais, incomparable? Oui, c'est ça. Mais je parle pas de chèque ici, évidemment.、Euh, non, un chèque. Ah,、hey, il y a Ta-la, il y a Ta-la. Ah,、oh, quel jeu ça de beau! Il s'est fait des vifs et p o、oh. i n t u de Sinistros ici. Donc, c'est une formation que je vous invite à découvrir. vous pouvez aller directement sur le site de Crossing the Robicon. Si vous voulez pas chercher, a l l e r sur le site de Réanimation, réanimationard.com. d n s e c t i o n musique, cliquez sur l'album, vous arrivez directement sur leur site officiel. Vous allez pouvoir écouter toutes les pièces,、euh, directement sur le site de façon tout à fait légale. Et possiblement pouvoir communiquer avec la bande. Ça vous intéresse pour? c o m m a n d e z l'album. Donc, messieurs le Crossing de Crossing d e Rubicon, espérons qu'on aura des nouvelles de vous sous peu. Il est maintenant 20h18 et、euh, c'est à ton tour de nous bombarder de quelques trucs qui sont plus ou moins intéressants, comme d'habitude. Ah, je peux le comme d'habitude, comme d'habitude.、Euh, J'ai choisi un bloc euh, disparate. Euh, disparate et à l'emporte-pièce. Non, c'est pas 8 parates, c'est 10 à l'emporte-pièce.、Ah, effectivement.、Sais. Non, il n'y a pas d'emporte-pièce là-dedans. Non? Non. C'est quoi? C'est un、euh, disparate. <rire> C'est Un amalgame de n'importe quoi. Un amalgame. D'accord.、Euh, choisis、euh, un amalgame, comme il disait,、euh, de, de plusieurs genres, styles. Genre Genre, tu sais, genre. Oui, d'accord. Alors, on aura les formations、euh, Tonic, Acid Witch, Vision Bleak, Hatchet et Slayer. Bien, là-dedans, tu vois, il faudrait bien qu'on parle la semaine dernière d'Acid Witch. Il faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté, puis. Vision Bleak aussi, il y a ben, bien longtemps. Ben oui, ben oui. Ben bon,、flexible. ben retour aux sources, mes amis. Ben allons-y. On va y aller tout de suite avec、euh, formation de Taïwan qui s'appelle Tonic avec la pièce Legacy of the Cedic. C'est tiré de l'excellent album Takazago Army qui est sorti en 2011 sur Spine Farm Records. Go! Go!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 Je parlais à M. Leblanc, juste u i s p o i s Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite international et la connerie humaine dans le Dîner de Con sur Chiffou 89. Ans. Toute une le Dîner de Con a été présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4 1 7 0、oui, au bord des forces. Je sais, je sais, je sais, c'est constructif.、Ah. v o s t assez fou pour l'écouter. 89 ans. Vous êtes effectivement pas mal assez fou pour l'écouter. Pour nous écouter aussi. <rire> C'est ce que j'insinuais. En fait, on vient d'entendre quoi dans cette、euh, folle r i e musicale? Bien, une pièce.、Euh, attends pas l'autre. Non, attends pas l'autre. Attends, <rire> attends, t'as l'heure. Une pièce qui m'a rappelé certains drôles souvenirs.、Euh, Slayer, <rire> The、ouais. Antichrist.、Euh, Je me rappelle ça quand ça a sorti.、Euh, J'étais jeune garçon. On avait décidé de participer à un concours de Lipsync、euh, à l'école a u secondaire où j'allais. On se ramasse.、Euh, Le trois quarts de l'école qui est là dans, dans le grand auditorium pour assister au concours de l i p s y n g Qui mettait en, en, en concurrence combien de. Si je ne me trompe pas, on était deux groupes cette fois-là. OK. Je ne sais pas, je pense que c'est un des seuls l i p s y n g que j'ai. Je n'ai p a s fait deux. s Après ça, vous décidez de jouer pour le vrai, de m'en donner. e s t parfait. Mm. Toujours est-il que,、euh, on se battait contre, u、euh, n e gang de filles qui faisait, euh, wake me up before you go, go. t o u t e une compétition. Ben, s t o u s autres, on est arrivés avec le gros c r i t on avait emprunté le squelette de la, de la chimie ou de la biologie de On l'avait pendu, on avait une tombe, la pitoune,、euh, qui faisait, on avait fait des textes sataniques, pis on avait fait as Evil as No Boundaries, pis The <rire> Antichrist avec le sang, le all fit, le bossu qui se promène, pis le, le gros trip, là. L'école, Moi, je, je, je rencontre du monde encore aujourd'hui, p u i l s m'en parlent encore. De, ça a vraiment fait peur au monde, <rire> c'est vraiment drôle. <rire> moi, je suis parti à rire de ça. T'sa, justement, il y a quelques semaines, me dit, tu t'en rappelles-tu quand tu as fait ça, Seigneur Ça vous a marqué, puis c'est vrai. <rire> Tout juste avant Slayer, on a eu la、uh, formation américaine qui est plus ou moins pas pire euh, Hatchet, euh, avec la pièce Frailty of the Flesh, tirée de leur seul et unique album Awaiting Evil de 2008. Qui était e n sur Metal Blade Records, ils n'ont rien fait depuis, puis peut-être bien qu'ils ne feront plus jamais rien finalement. On ne sait pas. On ne sait pas. On a eu、euh, Vision Bleak, un des groupes chouchous de réanimation,、ouais. avec、euh, la pièce I Dine with the Swans,、euh, qui est tirée de Set Sail to Mystery de 2010 sur Prophecy Productions. Quel b o n album! Oh oui, excellent album. On a eu Assez d Wish avec leur son caverneux. Hey, ça, ce s t pas piquer les verres. Avec la pièce Witch Blood Cult, qui était tirée de Witch t a n i c Hallucinations, le premier album de la formation, qui est sorti en 2008 sur l'excellent label Hell's Headbangers. Et on a eu les Taïwanais de Tonic avec l'Aegaser de Sadic、euh, sur Tagazako Army de 2011 sur Spineform Records. C'est bien cela. Samedi dernier, je suis allé euh, assister euh, au spectacle donné au Café de Stage par Trois-Virs Metal. Et,、euh, je suis allé initialement,、euh, pour accompagner le Rockmaster, pour aller voir Jeff, pour euh, certaines, euh, transactions illicites. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y avait des albums pour nous autres. Et puis,、euh, je suis décidé de rester. Parce que quand on est arrivé, e、euh, n en fait,、euh, le Headliner était Beneath the Massacre. Et je dois dire que je, je suis pas vraiment cette musique-là, mais il faut dire quelque chose. C'est que Patrice Hamelin, c'est lui qui drame avec eux autres en tournée. C'est toute une machine. C'est toute une machine. Bref, le band qui jouait, euh, c'était Viralist. Ben, moi, j'ai vu un vidéo, euh, YouTube, là, euh, ils ont des masques à gosse, on、oui. est bien comme en armée, là. Ça a l'air, ça a l'air assez intéressant. Ben, moi, j'ai vraiment trippé. J'ai vraiment trippé, pis u j'ai décidé de rester parce que le band était intéressant, p u i s ça me faisait plaisir de voir un band avec une gammick, e、euh, qui sortait de l'ordinaire, qui était comme assez extraverti. Puis, il y avait amené un petit kit intéressant, des lance-flammes. s Oui, wow, oui, absolument. J'ai jasé avec la banne après le spectacle, puis,、euh, les musiciens me disaient, écoute, on a amené juste ça, parce que, bon, la place n'était pas excessivement grande, tout, mais ils ont un paquet de trucs,、là. Ils sont vraiment, là, très peu de gadgets, là,、euh, Beaucoup, beaucoup de choses, des lasers et compagnie, puis tout l'équipe. Puis, moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai jasé avec la banne, et puis,、euh, par là, je faisais la radio, tout ça. Fait que finalement, j'ai eu l'album. Ah, tu le veux, OK? Oui. f a que oui, je le pré pré présente la semaine prochaine. Parfait. Donc,、euh, Viralist,、euh, moi, c'est une formation que j'ai bien aimée, honnêtement. Pis u les gars se donnent beaucoup sur scène. b e moi, j'ai bien une vidéo sur YouTube. j a trouvé ça très, très cool.、Oh. Là, tu sais, la, la petite gamique、euh, avec les, les masques à gaz. Ouais,、si、les, les masques à gaz.、Ça. Il y a des l e d qui sont, ils ont, mis, ils ont incrusté、ah, des l e d dans le masque à gaz. p u i s les gars sont très, très sympathiques aussi. Fait que la semaine prochaine, je propose de vous présenter l'album de Viralist. ç ceci étant dit, euh. Tu parles pas des autres groupes? Ben, écoute, j's, j's, honnêtement, là, je suis resté jusqu'aux deux ou trois premières pièces de Beneath Massacre, mais c'est pas mon genre de musique. Je, regrette, mais j'enlève pas le fait que les, les bandes sont assez pro, s là.、Euh, moi, je connais bien Patrice Hamelin, puis je trouve que c'est vraiment une machine comme drameur, puis j'étais curieux de le voir aller avec ce band-là, puis écoute, ils e s t déployé excessivement bien. Mais, côté musical, c'est pas mon gros trip. Fait que, bon. Donc,、euh, j'ai un deuxième album à vous présenter ce soir. Effectivement, j'aurais attendu,、euh, quelques mois avant de le présenter. Non pas que j'avais pas d'intérêt pour, mais que j'avais toujours quelque chose d'autre à faire. Et je l'ai mis de côté, sans m'en rendre compte. Et je le regrette amèrement de e n pas vous l'avoir présenté avant. Si vous ne le connaissez pas déjà, parce que c'est un très, très bon album. b e n ça va faire comme Morbid Angels, ça. Ça va être assez mitigé. J'ai vu quelques, quelques critiques sur le net, puis il y en a qui disent que c'est pas très bon.、Euh, c'est Easy Way, Easy, easy Go. go. C'est pas prétentieux, mais ça fait la job. Terrorizer, parce que je parle de la <rire> formation Terrorizer, ont sorti. Quelques albums qui étaient beaucoup plus grains. e Ici, on parle vraiment plus d'un trash, debt, e f f i c a c e C'est peut-être ça que le monde n'y a pas aimé. Je suis désolé, mais si le monde ne veut pas évoluer avec la musique, c'est lui e problème. Moi, C'est bien tant mieux, je déteste、sûr. le grain.、Bon. Puis c'est la formation de deux membres importants de Morbid Angel, q、oh, soit、ça. David Vincent et、euh, Pete Sandberg. o a Ah, n、oui. ma, ma, ma comparaison avec Morbid Angel était quand même justifiée. Bien, Effectivement. <rire> Donc,、euh, moi, je vous propose、euh, trois pièces、euh, du dernier album qui porte le nom de Horde of Zombies. Je ne sais pas si ça m'a influencé pour l'aimer, ça se pourrait. Qui est apparu quand même sur Season of Mist, C'est quand même、bon、pas, hein. a i Ouais. C'est apparu、euh, vraiment au début de 2012. Donc, je vous présente les pièces suivantes. Horde of Zombies, Ignorance and Apathy et Subterfuge. c'est très court.、Cool, on va avoir 7 minutes 43 de m u s i q u e C'est de la soupe a u t e r f u g e la soupe a u t e r f u g e s u Subterfuge. Fuge. Subterfuge. Subterfuge. Ou fudge. Subterfuge. <a> <rire> Subterfuge. <a> <rire> Donc, 7 minutes 43 pour 3 pièces, c'est très court, mais ça fait la job. Puis,、euh, je pense que tu v a s a i m e r ça sinistre aussi. Excellent. Go.、Yeah.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 Encore aujourd'hui, le Garage Hildegautier h se démarque par son service exceptionnel. Que ce soit pour l'entretien préventif, la mécanique générale, les pneus, le traitement de c i r o u i l l e et son service de carrosserie, notre équipe saura être à l'écoute de vos besoins. Le Garage Hildegautier h est des techniciens qui vous connaissent et vous appellent par votre nom depuis trois générations. 819-375-6835, garagegautier.ca. h Vous êtes assez fou. Terrorizer et les pièces Subterfuge. Subterfuge. Ouais, tu sub de f u g e Allez,、ouais. go. C'est du dessous de fudge. Ignorance and Apathy and Hordes of Zombies. e t pièces 2, 3 et 4 respectivement de l'album Hordes of Zombies. Je le fais grâce de la pièce 1 qui est l'introduction. Qui est quand même très bonne comme intro, je dois le dire. C'est apparu sur Seasons of Mist. Cet album-là est tout bon de A à Z. Il est très différent, dois-je le dire, de ce que Terrorizer ont fait auparavant. Évidemment, le fait que Jesse Pintado,、euh, n'y soit plus, parce que c'est un peu le projet de Jesse Pintado, ex-Nimpound Death, issu d'un band grind, ça l'a comme transformé les choses. Maintenant, la formation est composée de Anthony Reshawk au vocal, Pete Sandoval à la batterie, David Vincent à la basse et Katana Culture à la guitare, qui a aussi son propre band qui porte le nom de Resistant Culture, dont Anthony Reshawk est le chanteur aussi. J'espère que ça vous a plu parce que vous allez l'entendre probablement dans les prochaines semaines selon、euh, mon pif. Pif?、Euh, toi, Pif Gadget, qu'est-ce que t as à dire? J'en a justement p a r l e r de Pif Gadget. v o i l à le petit chien et le petit chat. Là, le à là. l petit chien et le petit chat, oui. Trati chat, trati chat, chapeau de p o i l n e Oui, on voit que de quoi tu parlais hors honte. Ah, ah c'est ça. Ah,、uh -huh. Oui.、Euh, j'ai un album à vous présenter. C'est un album, un mini-album, c'est très court. Un mini-album de cinq pièces. Il est、cool. très très petit, il, il tombe. Ben, il est court,、cool, ce patte, s c'est <rire> très très court.、Cool, vous ne voyez pas, là, mais. <rire> On y a p r e q u e ce pointe, là, mais c'est ça, c'est comme ça.、Okay. Pareil, pareil, pareil. Euh, formation américaine qui donne dans un crossover、euh, old school.、Euh, façon, crossover, ça ne s'appelle p a old school. Oui,、ouais, finalement.、Ouais. Ben, en tout cas, ça l e s t d e v e n u À l'époque, ça ne l'était pas. Non, c'est vrai qu'à l'époque, ça ne l'était pas. Mais mettons que c'est du old school pour l'époque d'aujourd'hui. Oui, ça résume bien la、Mais、situation. Formation qui a pour titre Skin Father.、Euh, ils ont sorti un mini-album en 2012. Comment <rire> <Que>、euh, <pourrait rire> tu as dit ça? q u o n p r e n d s traduire par peau de papa. Peau de papa. <rire> papa a raison. <rire> oui, ça c'est bon ça. Ou c'est peut-être le papa des skins.、Euh, ou peut-être, oui. Ou la papa de peau. <rire> On pourrait en déblatérer longtemps. Bon, d'accord.、Uh, Skinfather qui a sorti un mini-album、uh, qui s'intitule Ateos. h、uh, C'est sur Look Alive Records. c e le b u t que je connais. Oui, moi pas non plus, t a s e J'ai choisi trois pièces,、uh, les trois premières pièces du mini-album qui contient cinq pièces en Qui en de contient deux. <rire> oui, deux, c'est ça. Euh, c'est très court、cool、comme pièce, comme、euh, le bon crossover、euh, à l'époque. Alors, nous aurons les pièces Christ's Disease, Unburial, Rights, Slave to Fate. Ça sera suivi d'une autre formation américaine qui a pour titre Indefense et une autre formation américaine qui a pour titre D.A.R.I.S. Qui, elle, est vraiment un crossover le, old school. Oui, c'est ça. C'est tout des crossovers old school, mais il y a un. Trouvez le vrai old school là-dedans. D'accord. Bien, Je peux-tu e dire tout de suite? Ben oui. C'est toi. <rire> ah, c'est ça, c'est ça. Je suis très, très, très o l d s c h o o l Allons-y, Skin Father, Christ Disease. Joe. DONE!、Yeah.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 C'est assez fou. 21h15. L'émission, pas totalement terminée, mais il en reste moins qu'il y en avait. J'espère qu'il te reste du jeu en masse, parce que moi,、bon, j'ai tout épuisé. Bon... J'ai plein d'affaires à vous compter. J'ai tout pressé, mon citron. J'ai plein, plein de choses à vous raconter. Tu ne t i e n t pas de bout. C'est vrai, qu vrai que des, des blocs de 12 minutes.、Euh, ben, moi, non, je ne sais pas. Toi, tu n'as programmé moins que d'habitude, parce que moi, j'ai fait.、Euh, Je fais toujours mon total de tous mes blocs, puis j'arrivais à ma moitié d'émission. Alors, c'est ça. Quand moi, j'ai un 17, puis j'ai un 12, puis j'ai un 19. Là, ben, t'es dans le champ. Ben, je suis dans le champ certain. D'habitude, j'ai des 23, 24. Eh oui. Il me manque quelques minutes à q u e l q u e pas. Il me manque quelques points, on a mis pour avoir la note de passage. Que voulez-vous On vient d'entendre Derry. Oui, Derry.、Oui. <rire> Derry avec Koch, Slotch et Gulzbroke. Qui était tiré de Dealing with It de 8 5 c é t a i t p a r u sur Metal Blade. On a eu les américains de Indefense avec i n t o x i c Justice for All. Avec、euh, petit jeu de mots avec、euh, oui. un certain album poche d'un certain groupe poche. <rire> Qui est tombé poche、euh, suite à la sortie de cette pochitude-là. Oui, c'est v r C'était tiré de Party Lines and Politics de 2011, Profane Existence. Et on a eu les Américains de Skin Fatter avec les pièces Christ Disease, Unburial Rights, Slave to Fate. Et c'est tiré du mini-album Et Chaos qui est sorti en 2012 sur pour... Local Eye Breakers. Ça rentre、euh, dans la pesanteur et.、Euh, Dans la puissance. Dans la puissance. Voilà. Ce vendredi, soit le 27 avril, c'est la sortie du film t h e Raven. J'ai、ah. bien hâte et vraiment hâte de voir ce film-là qui met en v a l e t u e John Kozak. Et qui raconte l'histoire. D'un corbeau qui a i n e pas te casser, puis qui va le s o i g e r dans le bois. Puis... puis il devient son mentor, i l devient son mentor. Finalement, il il... s'envole tous les trois vers le sud. Puis là, le corbeau.、Puis、ça s e l l e le troisième, on sait p l s C'est ça. Puis là, le, le, le corbeau, c'était un wizard, en fin de compte. Puis là, il dit T'as très bien agi, mon garçon. Et voici un b i s c u i t f e u i l l e d'éral. C'est en plein sang. Ouais. C'est ça. Ça, ça le résume film. le film. C'est le film. C'est le, le film. Bon, ben, on m o n je suis bien à Mandalou chez moi. <rire> <rire> non. The Raven, ça raconte l'histoire des cinq derniers jours d'Edgar Allen Poe qui enquête sur un, meur un meurtrier en série qui s'inspire des nouvelles, le s a m m e t Mimi écrivain. Donc, ça risque d'être très, très bon. John Cusack, c u s a c k c'est un bon acteur. Oh, c'est un très bon acteur. Donc,、euh, ça risque d'être bon. Et dans pratiquement un mois,、et、un mois de semaine. Dans moins de dodo qui reste, hein? Oui, The Avengers. Le 4 mai. Ça aussi, j'ai hâte de voir ça. Oh, yeah. J'ai vrai... vraiment hâte de voir. Comment ils vont introduire ces personnages de cette bande dessinée marvelienne au grand écran. Je suis vraiment curieux de le voir. En tout cas, c'est à suivre. Et d'ailleurs, ce vendredi aussi, il y a quelque chose d'autre qui se commettra au Rock Café t e Stage. Eh oui. C'est le Metal Massacre Tour. Ce vendredi 27 avril à 20h, qui met t en vedette s t r i g e m p i r e qu'on a reçu la semaine dernière. En、oui. fait, deux membres de s t r i g e m p i r e、euh, Dark c e n t u r y Hopeless Nation et Nephilim. Donc, les billets après-vente sont à 8 et le soir du spectacle sont à 12 chez une b a n q e Je pense、Mabuse. que oui, il faudrait regarder sur le C'est exactement c a C'est le poster. Donc, c'est ce vendredi 27 avril au Rock Affiliate Stage à 20h. Le Metal Massacre Tour. Ni sou... ni... Ben, en fait, ça risque d'être très bon sur Empire,、hein. Ben, moi, j e vois. Les autres formations, ben, oui, en PlayStation, oui, là. Ben, Dark mais... Chancery, moi, j'ai, vu une vidéo sur YouTube, c'est, t r è s bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Bon, je vais t aller faire un petit tour, là.、Euh, spectacle à venir. Ben, en fait,、euh, on, il y a le t r o i s i è r e Metal Fest, deuxième édition. Ça va-tu vite, quand même, quand tu penses à ça? Ben oui. Mais là, ils、et、sont pas 12e... vite, ces nouvelles, hein?、Mmh. Non, non,、euh, mais en tout cas, deuxième édition, Metal Fest, t r o i s i è r e Metal Fest 2012, se, se tiendra à la bâtisse industrielle, ici même, au 1760 Avenue g i e s v i l l e n e u v e à, à Trois-Rivières, les vendredis 12 et samedi 13 octobre. On peut pas vous en dire plus, à part que ça va être pour tous, puis que ça va être, euh, 18h30, ouverture des, ben, spectacle 18h30. <coughs> Donc, C'est à venir. <rire> Spectacle à l'extérieur de la région immédiate, soit mauricienne. Il y aura au le National à Montréal, Dragon Force, Holy Grail et e n t r e s s demain, mercredi 25 avril à 20h.、Euh, les billets sont disponibles via admission au coût de 26 et 9 et 30 et 43 plus taxes. C'est pour tous. i、ah, de quoi qui a é t annulé ou je n i Ouais, il y, y a comme un corps et blanc. Ouais, allez, go. Lundi le 7 mai. Au petit campus Sabaton Eclipse et la formation Eclipse Prophecy, <coughs> pardon, les billets sont à vendre via admission au coût de 20 et 25 taxé incluse.、Euh, il y a e s billets VIP à la porte à 18h30 au coût de 50 taxé incluse. <rire>、euh, mercredi le 9 mai à 19h au Club Soda, c'est Behemoth. Ça, ça risque d ê t e pas pire parce que c'est un bon petit b i l l ça. Behemoth Watan, The Devil's Blood in Solitude. Comme je le disais, le 9 mai à 19h au Club Soda, les billets sont disponibles. à La billetterie du Club Soda, c'est pour tous au coût de 26 et 9 et 30 et 44, plus taxes. Formation que Sinistro s'est empêchée, pas empêchée, mais s'est dépêchée à se procurer les billets. Wow! Kitty? w o u Oui. En compagnie de Blackguard, Diagonist et Bandit by Blood. Je v a i s avoir le commentaire. Ah, j'étais curieux de le dire. Go, go, je... go, go! go e n oui, il y a un intrus. OK. C'est au f a u x f o n e s é l e c t r i q u e s Les billets sont disponibles via admission au coût de 20 et 25 taxes incluses. C'est à 19 h lundi le 21 mai. Aborted, h e n d a s et Dark c e n t u r y Ah, ben regarde. Regardez, ah, regarde donc. Voilà.、Euh, au Petit Campus, le 22 mai, un mardi à 20 h et b i e n via admission au coût de 15 et 20 taxes incluses. Rhapsodia Fire et le... <rire>、mmh, la. La <rire> Rhapsodie. Et quoi, Et quoi, quoi Sinistros? Je ne sais pas, mais tu vas me le dire. Et l'hommage à Star Trek. Ah, l'hommage à Star Trek e s t u l Ben, Voyager. Ah, c'est le fun. Je pensais que c'était Deep Space Nine. Je ne sais pas.、Euh, c'est au Club Soda le 30 mai prochain à 20h. Les billets sont disponibles. Les billets, disponibles. Les billets du Club Soda, c'est pour tous au coût de 34,79 et, et 39,14. Plus Tax,、uh, Into Eternity, Single b a l l e t Terry, Rishka, Rick Shaw, pardon, et Car Chaos, que j'ai vu la semaine, pas la semaine dernière, mais l'autre. Au petit campus, le jeudi 16 août à 20h, Nightwish et c a m e l o t mercredi le 19 septembre au Sepsum. Et、euh, les billets sont en vente le 5 mai. Epica,、ah, sachez que le Rockmaster va y aller, en compagnie de Hellstorm, qui l'a qu bien aimé aussi. i n s o m i u m System Divine et Desti <rire> Destiny Potato. Destiny Potato. Ouais, le、okay. destin dans la poutine, mon ami. Ah, Ça, c'est une grande vérité. C'est、euh, le mardi 30 octobre prochain、euh, de 19h au Métropolis. Les biens sont en vente le 9 mai. <coughs> Donc, il est 21h22 et、euh, je voulais vous raconter des blagues. T'aimerais-tu que je、wow. t'en raconte une? Il y a peut-être une fois. Ben oui. Un petit distros <rire> qui <rire> s'endormait. Oui, c'est ça, je trouve ça très drôle. <rire> très, très g r o s C'est à moi qu'incombe de clore cette édition de réanimation cette semaine, contrairement à l'habitude où c'est toi qui nous emmerdes avec tes cochonneries p o u v a n t e u s e s Ah, ben que voulez-vous Peut-être bien que le monde ne sera même pas capable de dormir avec tes cochonneries que tu vas mettre. Nous aurons gagné, le but ultime sera à nous. Envoyez-les a v o i r Conquérons le monde en les empêchant de dormir.、Et、que ferons-nous ce soir Tenter de conquérir le monde. Voilà, de... Cortex Imminus. <rire> Donc, nous allons débuter le tout avec le style musical préféré de Sinistros. Et celui-ci, je, je ne le dis pas de façon ironique. Je le dis de façon vraiment, mais vraiment méchante. Méchante. Real truth.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 C'est assez fou pour l'écouter. 89.1 C'est un fait. It's a fact. C'est vraiment le dernier tournant de l'émission. Eh bien,、euh, avant de vous quitter, on va faire u n e Petit e i n t r o d u c t i o n de ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Soit la formation Blood Red Throne et la pièce Proliferate Unto Hemophobia, qui vient de l'album Brutalitarian Regime, dernière apparition de cette formation américaine en 2011 sur Severed Records. Moi, je ne connais pas l'album,、euh, pas l'album, mais bien l'album. J'ai、bon. aucune idée. Je i s pas avant, nous avons i une pièce de Calibre Corpse tirée du dernier album Torture, soit In Case In Concrete. Qui est、euh, tiré d'étiquette Metal Blade. C'est paru en 2012, il n'y a pas très longtemps. Et,、euh, très, très bon album. Nous avions ouvert avec Brittle Truth la pièce Monetary Gain, tirée de l'album Extreme Conditions Demand, Demands Extreme Responses, paru en 1992 sur E-Rake Record. Et n'oubliez pas que tous ces bons albums que vous avez entendus ce soir en réanimation, vous pouvez vous les procurer chez Metal Punk. Situé à quel endroit, mon cher? Eh,、hey, coin Saint-Olivier, Saint-Georges. Ici même, dans le temps de notre tour. À Trois-Rivières. Voilà, Metal Punk, allez,、oui. Ask for Pete. Au 573, rue Saint-Georges. Oh, un vrai petit Serge Belair. Donc, il reste à peine le temps de vous rappeler que la semaine prochaine, nous devrions possiblement être ici. C'est une possibilité, n'est-ce pas? Très grosse possibilité. Ben, je dirais pas jusqu'à grosse possibilité. Ben, là, possibilité ben. de bas. Possibilité. Peut-être allons-nous allons penser que d'ici la semaine prochaine, il y a possibilité que nous réfléchissions à venir. Peut-être. Ceci étant dit, si c'est le cas, moi, je vous présenterai l'album de、euh, Viralis, entre autres. Je ne sais pas si toi, tu as des choses que tu、euh, c e t s dans e f Chose s du possible. Ça, ça aussi. C'est des surprises. D'accord. Des belles surprises à la sinistre, ou ce qu'on a hâte. Dites-les donc, vous avez p u le temps. En haut. Mais On a tout le temps hâte que ça se termine. La d l'émission se finisse. C'est ça. ça. <rire> Et、euh, possiblement, autre farfeluterie du genre. Je vais vous laisser sur deux dernières pièces, deux longues pièces qui sont extraites respecti respectivement des ouvrages de Schubert. Schubert Oui. Des longues pièces de 2 minutes 15 chacune. De. <rire> Effectivement, non. Je vais vous laisser sur、euh, la pièce d'ouverture du dernier album Cryzian, a ex、oh, de Crazyon, soit The Great Execution. Ah, ça, c'est tellement.、Oh. Oui, effectivement, la pièce de Will of,、uh, to Potency, pièce de 6 minutes 23, qui sera poursuivie par. Elle va se faire poursuivre. Par Nile, et la pièce d'ouverture également du dernier album, Kafir. <coughs> Pardon, et Kafir ici, c'est un terme arabe qui signifie infidèle. Ah.、Oh. Tiré de l'album, t h o s e w h o m the Gods Detest, qui part en 2009 sur Nuclear Blast. D'ici la semaine prochaine, j espère que vous allez vous porter très mal.、Mm -hmm. Et si c'était pas le cas, ben, revenez-nous. Sur ce, allez tous, tous vous, vous, faire vous faire foutre. foutre. Go.